2. De... Lise, tu veux aller au théâtre cette semaine Oui, pourquoi pas Il y a une pièce intéressante en ce moment Oui, la salle d'attente. C'est au théâtre de la colline. On peut réserver pour jeudi soir Ah non, jeudi soir c'est impossible, j'ai mon cours de guitare. Alors vendredi ou samedi Oui, d'accord pour vendredi. C'est à quelle heure À 9h. On peut même manger rapidement avant. On se retrouve où Au café du théâtre, vers 7h30 C'est juste en face. Super. Si tu veux, je réserve. Tu as le numéro de téléphone du théâtre Oui, c'est le 01 44 62 88 77.